Je file un rocard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. A tous les recalés, de l'âge et du chômage, les prives et du gâteau, les ex-partages. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste, demain nos noms peut-être grossiront la liste. Sans enfants, l'on gardait toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans les tables. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours en overdose. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute, s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait, si on n'y change rien. Aujourd'hui, nous viennent, les mais clos, dépassés, que chacun nous les autres sont je toujours je pense à toi, je prends moi.